quarante 49. 49. le sport le sport pratiques tu un sport pratique tu un sport oui je dois bouger oui je dois bouger je vais au centre sportif je vais au centre sportif Nous jouons au football. Nous jouons au football. Parfois, nous nageons. Parfois, nous nageons ou nous faisons du vélo. Ou nous faisons du vélo. Dans notre ville, il y a un stade de football. Dans notre ville, il y a un stade de football. Il y a aussi une piscine avec sauna. Il y a aussi une piscine avec sauna et il y a un terrain de golf et il y a un terrain de golf Qu'y a-t-il à la télévision? Qu'y a-t-il à la télévision? Il y a un match de foot. Il y a un match de foot. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. Qui gagne? gagne. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Pour le moment, c'est match nul. Pour le moment, c'est match nul. L'arbitre vient de Belgique. L'arbitre vient de Belgique. Maintenant, il y a un penalty. Maintenant, il y a un penalty. But 1 à 0. But 1 à 0 veuillez visiter notre site trois foisw. book 2.de e pour le livre et les textes